Debatet susen C'est sans de croire que c'est en éliminant les plus petits les plus faibles que nous arriverons à mettre en place une autre agriculture Le courage c'est d'agir Monsieur Lefol Alors dans ce qu'il reste de grands enjeux agricoles Prouvez-nous que vous avez du courage. Merci. Je n'ai pas manqué de courage quand il a fallu faire des choix, à la fois sur les paiements redistributifs, sur un certain nombre de choix idéologiques, politiques, et en particulier sur celui de l'agroécologie. Je veux pas qu'on donne l'impression qu'il y aurait des syndicalistes qui, eux, ont du courage, et qu'il y aurait des politiques qui on n'ont jamais de courage, parce qu'ils sont obligés de faire des compromis, edekompromis por vuz edekompromisioa. Pundu batzuetan ez ado, Aspainan beste Frankotan hobiltasunak agertu dira, eta ondotik publikoarekin zuzenean izan den debatea aberatsa izan dela ere egiten zaukun Michel Berroko eriguenek. Izanda salaik lan ere ustez biziki erkarrizketa interesante bat, taburi gabe, uh, libroki, bako txak gogon zien bezala erranditu gauzak, eta araberan errepostege manditu ere, eh, leu folek. Bueno, orduan ez da dien, uh, ez da dien opari batzuitin eh, ez du anontzatu gauzanderik, bendant dosier batzu A izan dira ene ustez begiza ministeritzako zerbitzu diskutatzeko hor bat dira dosieru batzu eta uh, ezkia gainen esarria dena eta ondoko egunetan berda uh, segida eman baina ene ustez uh, aski positiboa izanda ba konfederasion paysan gurutako eh bezala eta ministroarek hilako argiman chanobat uh, eta zuzen baten ukaitik